Il faudra envoyer une note de service en même temps que ces deux listes-ci. Bien, je vous écoute. J'aimerais vous demander d'annoncer aux employés que les circulaires figurant sur la première liste ne sont plus valables. Soit l'information qu'elles contiennent est plus pertinente, soit l'information a été incorporée à d'autres manuels de politique. Et qu'en est-il de la deuxième liste? Les circulaires indiqués sur la deuxième liste, celles-là sont encore en vigueur. Ah, je vois. Je vais rédiger la note de service immédiatement. Merci de vous en charger. Je vous en prie.